Ma foi en Dieu. Dieu Tout-Puissant aime le pardon, alors il pardonne les mauvaises actions et se repente pour ceux qui se repentent, et accepte ceux qui sont acceptés.